Unité 3. Leçon 1, exercice 4. Questionnez et répondez avec « avoir ». Écoutez pour vérifier. Rose et Louis ont rendez-vous. A. Tu as un plan B. Oui, et j'ai l'adresse. C. Vous avez le code de la porte D. Oui, on a le code. E. Euh. Et vous avez mon numéro de téléphone F. Oui, nous avons ton numéro.